إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلره فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 A'ma ba'd, hiya koumullahu azzawajal, en cette soirée du samedi 24 juma'at l'aual, 24 juma'at l'aula 1431, ce qui correspond avec le 8 mai 2010. N'hiya koumullahu azzawajal, nous sommes dans le septième cours, le septième cours du livre Les Fondements de la Foi, de l'éminent, M'en savons, Cheikh Ibn Utaïmine Ali Rahmatullah Le Cheikh dit Ali Rahmatullah Il fait partie de la foi Au jour du jugement dernier Qu'est-ce qui fait partie De la foi D'aïe bon comment, Inshallah Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salam Wa salam Le shiikh dit, alayhi rahmatullah, et fait partie de la foi au jour du jugement dernier, qu'est-ce qui fait partie On fait partie, la foi, en tout ce qui se déroule après la mort. En tout ce qui se déroule après la mort. Si quelqu'un va nier quelque chose qui a été prouvé, attesté par le Coran et le Hadith, de ce qui va se passer demain après la mort, ça deviendra quoi ça devient grave pour lui il a nié une chose يعني qui a été attestée par le cours là cest il doit croire en tout ce qu'il y a dans l'ode là bien sûr sauf si c'est un jahil par exemple c'est un jahil qui connaît pas par exemple il sait pas qu'il y a le, le la balance il sait pas qu'il y a le sirat il sait pas qu'il y a la passerelle il sait pas que non, cela cela cela est relatif les connaissances comme vous le savez même dans le dîn, sont relatifs. sont relatifs. Comme a dit Allah Ta'ala, au-dessus de chaque savant, au-dessus de chaque personne qui a de la science, il y a quelqu'un de plus savant. Un mohème. Donc, on doit croire en tout ce qui se déroule après la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort Beaucoup, beaucoup de choses. On va se suffira à deux choses aujourd'hui. La première, l'épreuve dans la tombe et la deuxième les châtiments et les délices dans la tombe premièrement l'épreuve dans la tombe des son enterrement et son et son, et son inhumation des son in son enterrement et son inhumation le défunt et que est, est questionné par les deux anges mon kar naque le défunt est questionné par les deux, anges, les deux anges, Monkar et Naker. Au sujet de quoi Au sujet de son seigneur, de sa religion et de son prophète. Alors ici, j'ouvre une parenthèse, parce que quelques savants, et entre parenthèses aussi, se sont trompés, on dit que Monkar et Naker, c'est seulement pour les koufars, alors que pour les croyants, viendront deux anges qui s'appelleront euh, Béchir et Moubéchir. Béchir. Or, je dis, cela, ces deux noms-là, n'existent pas dans la sunna. La sunna, c'est suffisant à ces deux noms, pour les croyants et pour les musulmans. Alors, ils vont questionner le défunt au sujet de son seigneur, de sa religion et de son prophète. Alors, à ce moment-là, Allah a fermé et soutient les croyants par une parole ferme. Et le défunt, celui qui sera croyant, répondra par « Allah est mon Seigneur, l'Islam est ma religion et Mohamed est mon prophète. » Par contre, à ce moment-là, Allah azzawajal égarera les oppresseurs. Le mécréant répondra par « Oh, oh, je ne sais pas. » Il n'a pas de réponse. Et l'hypocrite est celui qui doutait vont dire je ne sais pas j'ai entendu les gens dire quelque chose puis je l'ai répété rapporté par El-Buhari donc ce qu'on a cité là c'est pour prouver que lorsque le défunt sera inhumé et enterré il y aura deux anges qui vont venir vers lui pour lui poser les trois questions qu'on vient de citer deuxièmement les châtiments et les délices dans le tombeau les châtiments de la tombe touche les oppresseurs, musulmans et mécréants, les hypocrites et les mécréants. Allah a dit à ce sujet, verset numéro 93, verset numéro 93, Allah a dit, si tu voyais les injustes, « Si tu voyais les injustes, lorsqu'ils seront dans les arbres de la mort, et que les anges leur tendront les mains en disant, laissez sortir vos âmes. »« Et que les anges leur tendront les mains en disant, laissez sortir vos âmes. » Dieu dit ici, « leur tendront les mains », ça veut dire, les frapperont avec les mains. C'est ça Tendre la main, c'est pour frapper. Donc les anges frapperont les qui Les mécréons pour leur faire sortir leurs âmes. En disant, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensé par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah, d'autre que la vérité, et parce que vous vous détournez orgueusement de ces enseignements. Surt l'An'am, verset 93. Mousslim, il n'y a pas de verset. Et lorsqu'Allah a dit, surt Raffer, 45-46, verset 45, verset 46, dit alors que le pire châtiment cerne à les partisans de Pharaon, le feu auquel ils seront exposés matin et soir, et le jour où leur arrivera il leur sera dit faites entrer les gens du pharaon au plus dur du plus dur du, cha, du châtiment taïb deux fois où qu'ils seront exposés matin et soir et le jour où leur arrivera il leur dira il leur sera dit faites entrer les gens de pharaon au plus dur du châtiment ça veut dire quoi ça veut dire que dans la tombe il y a un feu pour les mécréants. Un feu qu'ils qui, qu vont voir matin et soir. Le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Et en contrepartie, bien sûr, le croyant aura un paradis. Il sera exposé à un paradis matin et soir jusqu'à ce que vienne, vienne leur bi'idnillahi subhanahu alayhi wa sallam. Alors, Mousslim rapporte d'après Zeyn ibn Tayyabita, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit au sujet des tombes des gens qui ont vécu avant l'islam. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit ces gens subissent des châtiments tels que je n'ose, je n'ose vous faire entendre. Pourquoi Car je crains qu'en les entendant, vous ne si si dans terreur mort. Alhamdulillah c'est sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que on ne peut pas entendre nous ce qui se passe dans les tombes car si Allah subhanahu wa ta'ala nous faisait entendre les châtiments que subissent les gens qui sont dans les tombes alors personne n'osera approcher le, le le cimetière personne aucune personne n'a qui pourra aller en visite n'a même au mort au cimetière ou alors aller là-bas pour enterrer qui pour enterrer son père ou la sa mère là tellement il aura peur tellement il aura peur, yani des cris etc. de ce qu'il subit on spute le prophète sallalahu alayhi wa sallam en se retournant vers ses compagnons il leur a dit prie Allah prie Allah de nous préserver du supplice du feu Priez Allah de nous préserver des châtiments de la tombe Priez Allah de nous préserver des fitnes apparentes et discrètes Et des épreuves de l'antéchrist Alors les compagnons se mirent à prier de l'azza En revanche, les croyants sincères Quand ils seront dans leur tombe Ils jouiront des délices de la tombe Ils jouiront des délices de la tombe Allah Ta'ala a dit Allah Ta'ala dit surat fousselat verset 30 verset 30 ceux qui disent Inna qalu", notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin les anges descendent sur au moment de la mort qu'est-ce qu'ils vont leur dire n'ayez aucune crainte et ne soyez pas affligés Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Subhanallah à Les anges qui vont venir, bien sûr. À part des anges de celui qui... qui L'ange qui va prendre pour venir, t'annoncer la bonne nouvelle. Hein? Donc, je répète. Surt Fossilet. Surt Fossilet. Verset 30. Surt Fossilet, verset 30. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin les anges descendent sur eux au moment de la mort n'ayez crainte et ne soyez pas affligés mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis pourquoi Allah Ta'ala a dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin pourquoi Parce que il est positif que quelqu'un dise mon seigneur c' là mais il fait tous les péchés du monde ça mon père euh, moneign là mais il fait pas la salatte moneign est Allah et et se tenir dans le droit chemin non. ensuite les anges qu'est ce qu'ils vont dire qu qu vont dire ni crainte et ne soyez pas affligés Deux choses, ni crainte de ce qui va vous arriver, puisque c'est le paradis qui vous attend, et ne soyez pas affligé pour ce que vous avez laissé. Ce que vous avez laissé comme enfant, comme bien, comme comme, tout, tout cela c'est Allah wa qui euh, yani, va les régir et s'en occuper. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat l'waqya, l'évènement, verset 83-91. Surat l'waqya, verset 83-91. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, et lorsque la personne va quitter cette dunya, et que c'est là et le souffle de la vie qui commence à remonter à la gorge et qu'à ce moment là vous regardez la ta'ala dit comme ça vous ne le voyez point ensuite la ta'ala dit pourquoi donc si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre pourquoi donc Ne l'a fait ne l'a faite vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique. Non. Puisque d'après vous, il n'y a pas d'au-delà. Et d'après vous qu'il n'y a rien après la mort. Pourquoi donc cette âme vous la laisser partir Si vous êtes plus puissant, si vraiment vous avez de la puissance, pourquoi donc vous laisser et cette âme sortir. Et de la garder. Ne pas la laisser sortir du corps. Si vous avez des, des la puissance ou la déconneissance qui peut faire cette chose. Alors gardez là Ensuite Allah Ta'ala dit si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah alors il aura du repos de la grâce et un jardin de délicité. Et si et du nombre des gens de la droite il sera accueilli, accueilli par ces mots salamun alaik qui répondre tu as dit vrai tu as dit vrai alors sur l'ordre d'Allah sa tombe est élargie des tapis du paradis sont étalés une porte du paradis est ouverte d'où lui parviennent des parfums et enfin les bonnes oeuvres du défunt se présentent à lui sous la forme d'un bel homme d'un bel homme qui invoque Allah Ta'ala pour lui et lui annonce de, de bonnes choses hadith authentique donc je répète lorsque le croyant répondra aux deux anges que vont dire ces deux anges tu as dit vrai Alors, sur l'ordre d'Allah, sa, sa tombe est élargée. On va lui élargir sa tombe dans un hadith de 35 mètres. Ensuite, des tapis du paradis, ils seront étalés dans sa tombe. Une porte du paradis est tout ouvert d'où lui viennent des parfums. Subhanallah, l'Alim, assis dans sa tombe, il commence déjà à sentir l'odeur du parfum. Avoir déjà sa place dans le paradis. Imaginez. Subhanallah l'adhim. Alors celui-là, c'est vraiment une ni'ma la tombe pour le croyant. Pour le croyant, qu ce qui va se passer Subhanallah l'adhim, les bonnes œuvres que faisait le croyant ici vont se présenter à lui sous le sous la forme d'un bel homme qu'il n'aura jamais vu de plus beau. Et cet homme va invoquer qu'Allah ta'ala pour lui et lui annoncer des bonnes choses et rester avec lui jusqu'à ce qu'il y a année on va souffler dans la trempe pour se lever pour le jour de la résurrection. La foi au jour du jugement dernier procure de nombreux avantages aux croyants. Par exemple, 1. L'envie et le désir ardent de faire de bonnes actions en espérant la récompense le jour du jugement dernier. Vous avez remarqué, plus notre croyance de la résurrection du jugement dernier, plus nous allons nous évertuer à faire quoi à faire beaucoup d'actions. Et s'il n'y a pas du tout, il n'y a pas de croyance au au jour du, du jugement dernier, Vous allez voir que les gens ne vont rien faire comme mauvaise action pour ce jour-là, ni se préparer. Pourquoi C'est comme les athées qui ne croient pas. Ils dire quoi Ils vont te dire « Moi, je veux vivre ma vie. Moi, je veux vivre aujourd'hui. Ce qu'il y a demain, ça m'intéresse pas. » Donc, ils ne vont pas se préparer pour demain et encore moins faire de bonnes œuvres. Deuxièmement, ça procure quoi Le fait de croire au jour du jugement dernier. Ça procure la crainte de commettre des désobéissances et d'être satisfait de les accomplir. Tout cela, par peur du châtiment inévitable de ce jour. Donc, celui qui croit aussi en ce jour, il va avoir peur de quoi De transgresser les lois d'Allah Azzawaj. Avoir peur de lui désobéir. Car il sait que, il quoi Il sait qu'il y a un jour qui l'attend, et Allah subhanahu wa ta'ala qui va Le, le punir et le châtier à cause de ce qu'il a fait c'est pour cela que plus on a peur de d'Allah moins on fait de péchés plus on a peur de d'Allah moins on fait de péchés ça marche pas les deux il n'y a pas crainte d'Allah et en même temps faire de, de des grands péchés et les faire tout le temps ça marche pas ensemble non. plus on fait de péché ça veut dire moins on craint d'Allah plus on a peur d'Allah on le craint moins on fait de péché je vais pas dire on n'en fait pas du tout on n'est pas infaillible mais on n'en fait que peu nah troisièmement ça donne aussi quoi le fait euh, de croire euh, en ce jour la consolation du croyant vis-à-vis -vis des oppor opportunités manquées dans la vie d'ici bas au dépend des délices et récompenses qu'il espère dans la vie de l'audela quand euh, le croyant ici nah Yani, beaucoup d'occasions lui passent sous son nez ils sont ratés des occasions, nam na qu'est-ce qu'il dit Il dit, il dit ma ensuite qu'est-ce qui yani, apaise son cœur va apaiser son cœur le fait qu'il sache qu'il y a un jour où il y aura mieux que ce qu'il qu a perdu ici il y a un jour il va y avoir quoi les grandes délices des paradis les délices les yani, délices qu'on ne peut imaginer C'est pour ça que vous trouvez le croyant toujours yani, il a un cœur affermi. Il est patient, il est endurant. N'am. on lui yani tombali, c'est là un pali, tombali c'est brûlé ou là on va on va vite, on va, on va, on va tu, Yanni, te tu prends ton palais. Si tu, tu ne quitte pas ce din on va te le prendre. N'am. Ils vont le lui prendre, bien sûr, il va pas il va pas apostasier. On va le lui prendre. N'am. Mais qu'est-ce qui va se passer mais quand il sera seul en train de pleurer ou je ne sais pas quoi il va dire mais lhamdullah qu'il y a qu'il y a demain un jour Allah va me récompenser parce que j'ai fait et je sais que ce qui m'attend là-bas nam comparé à ce qu'il y a ici c'est quoi yani, cette cettenia comme dans les hadiths authentiques c'est quoi cette donia cettenia si si elle va aller si elle va comme dans le hadith yani, une aile, aile d'un moustique na ou bien d'une mouche il n'aurait pas donné au au kafir Allah Ta'ala n'aurait pas donné une gorgée d'eau mais puisque Allah Ta'ala a tout donné au kafir et lui a donné plus qu'il t'a donné à toi le croyant ça veut dire que Allah, cette vie ne vaut rien chez Allah c'est pour ça qu'il qu la donne à tout le monde na donc la consolation a dit que Allah Ta'ala fait descendre le cœur du croyant quand il pense à demain. ce qu'il a raté ici ou ce qu'il a perdu ici, non, n'est pas perdu, n'est pas parti dans le vide. Il va en être récompensé demain et cette chose ça console beaucoup. Regardez seulement par exemple quand quelqu'un par exemple perd perd yani une, une personne chère à lui. Son père, son fils, son mari, son épouse, sa mère, yani meurt par exemple Tu as toujours, bien sûr, mal. Le chagrin et le cœur gros. Mais tu as toujours en contrepartie une chose. C'est comme deux ailes. Une aile où il y a le chagrin, le cœur gros, et là Dans la deuxième aile, qu'est-ce qu'il y a Le grand espoir que demain je vais encore rencontrer cette personne. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas une fin éternelle. C'est une fin juste pour quelques temps. Le temps que je meurs moi aussi et je vais rencontrer cette personne donc il dit ça joue un très grand rôle ça joue un très grand rôle j'ai perdu la personne la plus chère pour moi seulement pour quelques années c'est tout pour 20, 30, 40 ou 50 ans et on va je vais mourir moi aussi et il y aura la résurrection et je vais rencontrer encore cette personne subhanallah l'adamine imagine combien c'est beau, combien ça réconforte Non, mon petit fils, mon petit fils j'ai perdu n'est pas parti ni pour de bon benzel il va y avoir un autre jour où je le verrai encore une fois et jevivrai je vais vivre avec lui la vraie vie c'est pas celle là la vraie vie c'est l'autre, celle qui attend là- bas alors que le kafir, nam pour lui quand quelqu'un est mort c'est terminé ne va plus le voir il est devenu poussière pour lui las âme c'est pour ça que' il va rester toute sa vie quoi avec un cœur brisé. quand aux mécréants, ils ont nié l'existence du jour de la résurrection, en prétendant que cette chose-là était impossible. Or, cette prétention, alhamdoulilah, a été réfutée en islam par les textes religieux. Et le sens inné est la raison. Trois choses. Quant aux textes religieux, qui prouvent que ce qu'ils disent Ne, ne tient pas debout, et que par contre, il y a un jour de la résurrection, Allah Ta'ala a dit, surat 64, verset 7, il a dit, ceux qui ont mécru, prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités, dit, mais bien sûr que si, ensuite la juré par mon Seigneur, vous serez très, très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah Azzaoui ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités dit, mais si par mon Seigneur, je jure par là que vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez et cela est facile pour Allah Azzaoui d'ailleurs tous les livres révélés ont évoqué le jour du jugement dernier, tous les livres que soit l'évangile, que ce soit la Torah, que ce soit les psaumes de Daoud, que ce soit Naam, les feuilles d'Ibrahim, il n'y a pas un livre qui est venu d'Allah, sans qu'il n'ait mentionné au préalable quoi qu'il y a un jour où on va rencontrer notre Seigneur exalté soit-il. Quant aux preuves qui découlent du sens inné, Allah a montré à ses adorateurs, comment il a ressuscité les morts dans la vie d'ici bas à travers cinq exemples mentionnés seulement dans la génisse, le Baqara seulement, on va citer, vous allez voir seulement dans la génisse, le Baqara Allah Ta'ala a donné cinq exemples de cinq, de cinq personnes mortes de 5 cas où des personnes sont mortes et il les a ressuscitées donc pour prouver quoi que ça veut dire que cette chose n'est pas impossible elle s'est déjà passée au moins cinq fois seulement dans la sourate de la jinis premièrement lorsque les fils d'israël lorsque les fils d'israël benou israël lorsque les fils d'israël ont dit à moussa on dit à moïse ils lui ont dit nous ne te croirons qu'après avoir vu allah clairement Il leur a demandé de croire et rappelez-vous lorsque vous dites ô oh moïse nous ne te croirons qu'après avoir vu cela clairement Alors Allah, alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez puis nous nous vous, vous ressuscitons après votre mort à, afin que vous soyez reconnaissants Sourate Al-Baqara verset 55 56 Donc vous voyez déjà autant de Moïse autant de Moussa alayhi salam des gens n'ont pas cru et Allah Ta'ala les a fait mourir ensuite les a ressuscités il a dit puis nous vous resusciterons après votre mort afin que ils reconnaissent cette chose dames et reviennent vers la deuxième exemple lorsque Ben ou israël les fils d'israël se disputèrent au sujet de la personne assassinée alors allah leur ordonna de sacrifier une vache vous connaissez l'histoire dans sorte la vache puis d'en frapper la victime avec une partie de la vache avec sa cuisse alors la victime retrouva la vie et désigna son meurtrier Car des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, ils ont ils ont tué quelqu'un Et ils sont allés jeter devant la maison De son cousin, comme quoi C'est son cousin qui l'a tué Alors, sont commencé à disputer Les gens disent c'est son cousin donc dit c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui Allah Ta'ala a dit à Moïse, dis leur De dégorger une vache Et ensuite ils ont commencé à poser Des questions, c'est quelle vache Quelle couleur, etc, etc, une mohème Et avec la cuisse de la vache Après l'avoir égorgée, frappé Frapper, qui? Frapper celui, yani le mort là, le mort qui a été jeté devant la porte de son cousin. Ils l'ont frappé et il s'est réveillé alors qu'il était mort. Il a dit frappez-le, frappez-le, tuer avec une partie de la vache. Et ainsi, Allah ressuscit les morts et vous montre les signes. Ensuite, ce mort, nam na a ressuscité et il a montré aux gens qu'il a tué. Naam, il a montré de son doigt la personne qui l'a tué C'est-à-dire c'est celle-là et non pas celui-là. Mmh. Oui. troisième exemple troisième exemple lorsque des milliers de gens des milliers de gens sortirent de leur demeure fuyant la mort alors Allah les fait mourir puis le rendit la vie verset 243 n'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure il y en avait des milliers par crainte de la mort alors Allah leur dit mourrez après quoi il les rendit à la vie. Certes, Allah est détenteur de la faveur envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Quatrième exemple. Lorsqu'un homme un homme passa par un village dévasté, il s'étonna qu'il puisse redonner la vie à ce village. Il a dit un village déva dévasté pareil. Allah Ta'ala peut lui redonner la vie. Alors Allah Ta'ala le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans. Ensuite, il le ressuscita. Il cité ça dans Coran. Ou comme celui qui passait par un, visage, par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort Dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans. Puis il le récitit en lui disant. Combien de temps tu demeuré ainsi Il a dit je suis resté un jour ou une partie d'une journée. Non dit Allah, tu es resté cent ans regarde donc ta nourriture et ta boisson rien ne s'est gâté mais regarde ton man et pour faire de toi un signe pour les gens et regarde ces ossements comment nous les assemblons et les revêtant de chair et devant l'évidence il dit je sais qu'Allah Azza wa Jal est omnipotent, capable de toutes choses Naam verset 259 cinquième exemple, lorsqu'Ibrahim demande à Allah de lui montrer comment il ressuscite les morts Allah lui ordonna d'égorger quatre oiseaux et de les couper, puis d'éparpiller leurs fragments sur les montagnes qui l'entouraient, ensuite de les appeler. Après cela, les oiseaux se reconstituèrent et se dirigèrent en toute hâte vers Ibrahim. Et quand Abraham dit, Seigneur, montre-moi comment tu risques les morts, Allah dit, ne crois-tu pas Si, dit Ibrahim, mais juste pour que mon cœur soit rassuré. « Prends donc, dit Allah, quatre oiseaux, oiseaux. apprivoise-les et coupe-les, puis sur des mondes séparés, mais en un fragment. Ensuite, appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte. » Ils sachent qu'Allah est puissant et sage. « Allah ou Akbar. » Par conséquent, tous les exemples concrets et réels prouvent la possibilité de redonner la vie aux morts. Comme ce fut le cas de Isa ibn Maryam. Jésus, fils de Marie, à qui Allah a donné la faculté de faire revivre les morts et de les faire sortir de leur tombeau par sa permission. Surat al-Ma'idah, verset 110. Et quand Allah Ta'ala dira, Ô oh Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Et que, quand je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile, tu fabriquais à partir de l'argile comme une forme d'oiseau, par ma permission. Puis tu soufflais dedans, alors par, par ma permission, elle devenait oiseau Et tu guérissais par ma permission, tu guérissais l'aveugle nez et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts je te protéger contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportes des preuves mais ceux d'entre ceci mais ceux d'entre ceux mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dire ce n'est que de la magie évidente n'am allah taala dit et il sera le messager aux enfants d'Israël il leur dira en vérité je viens à vous avec un signe de la part de votre seigneur c'est toujours jésus qui dit pour vous je forme de la glaise Comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle nez et le lépreux. Et je ressuscite les morts. Par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez. Ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous. Si vous êtes croyant. A part, part que Allah Ta'ala a donné le don. Donné le don Et le, et le miracle. A Isa jésus de ressusciter les morts par la permission d'Allah, pas tout seul bien sûr, par la permission. À part cela, que faisait aussi Jésus عليه Qu'est-ce qu'il faisait Il pouvait te dire, يعني yani, ce que tu as mangé. Tu t'assois devant lui, tu t'assois devant lui sans, c'est-à-dire c'est pas la pain qu'il sent que tu as mangé, sinon tout le monde peut faire ça. Non. Tu t'assois devant lui ou là en face ou là loin de lui, il te dit "Tu as mangé telle et telle chose aujourd'hui chez toi." Et Mieux encore, il te dit même ce que tu as laissé là-bas comme provision de côté. L'Ospana wa ta'ala lui avait donné ce don. Non. Troisièmement, quant aux preuves, maintenant on va citer les preuves par la raison. Que quoi Qu'il y a un jour de la résurrection. Ces preuves se divisent en deux. Premièrement, Allah Ta'ala, créateur des cieux et de la terre et de ce qui contiennent, ce qu'ils contiennent, a créé la création au départ. Ça. Et rien n'empêche celui qui est capable de créer une chose pour la première fois, de la recréer une seconde fois. Ça, je vous l'ai dit la fois passée. Qu'est-ce qui est difficile? De créer la première fois bien de de répéter la chose? Ce qui est difficile, c'est de créer la première fois. Quant à, la, quant à répéter la chose, c'est facile. Pourquoi? On a déjà la chose et elle est partie, on la, on la répète. C'est tout. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Sur Terron, verset 27. « Et c'est lui qui commence la création, puis l'a refait. Et cela lui est plus facile. » Vous avez lu ce qu'il a dit ?« C'est lui qui commence la création, puis l'a refait, l'a refait. »« Non, mais il l'a refait. »« Et cela cela lui est plus facile. » C'est-à-dire c'est plus facile de la refaire que de la créer. Il a dit aussi, « Tout comme nous avons commencé la première création, Ainsi, nous la répéterons. C'est une question de répétition. C'est plus facile. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. C'est une promesse que on va être répété encore une fois. On va mourir. Il restera plus rien de nous dans la tombe, sauf une chose avec laquelle on va être résisté. Ensuite, on va être répétée de nouveau et on va rencontrer notre Seigneur Azzao et il a dit aussi dit na il a répondu à celui qui renie le fait que les eaux réduits en poussière puissent revenir à la vie non il fois quand tu parles avec quelqu'un veut dire comment les eaux vont être pas des mouulu moulu par la la du verre moudre Ils vont devenir de la poussière ensuite tu vas me dire toi je vais lui êtreannée répété je vais ressuster euh, c'est impossible Allah Ta'ala dit il te dit dit à cette personne Celui qui les a créés, les eaux. Celui qui les a créés une première fois, le redonnera à la vie. Nam. Celui qui les a créés la première fois, il le redonne la vie. Nam. On te demande pas à toi, Nam, de de redonner la vie aux eaux. C'est pour ça qu'on s'étonne. Comment, Yannick On peut donner une deuxième fois la vie aux eaux. Toi, tu es en train de parler de qui Tu es en train de parler des de, de personnes. Moi, je peux pas. Ça, c'est vrai. Mon père ne peut pas. d'ingénieur ne peut pas. le Je sais pas qu'il le pilote ne peut pas mais nous on est en train de parler du seigneur le seigneur qui les a créé la première fois celui qui a pu la première fois il pourra une deuxième fois une troisième fois et comme ça n'ahm deuxièmement regardez un autre exemple la terre aride quand c'est la sécheresse dénudée de verdure dénuée de verdure elle redevient fertile et pleine de magnifiques coupes de végétaux lorsque la pluie tombe sur elle Allah Ta'ala et parmi ces merveilles et que tu vois la terre humiliée puis aussitôt nous nous, nous faisons puis aussitôt que nous faisons descendre de l'eau sur elle elle se soulève et augmente de volume celui qui lui redonne la vie est certes celui qui la fera revivre et celui est certes celui qui fera revivre les morts car il est omnipotent verset sourate 41 verset 39 n'ahm fossetat verset 39 Regardez, j'arrête quelques secondes dans, dans ce verset. Et parmi ces merveilles, et que tu vois la terre humilier, la terre, regardez, quand c'est la sécheresse, pour ceux de vous, qui, qui partent comme ça à la campagne, ou la fermes, etc., et qui ont vu la terre pendant là un moment de sécheresse. Vous savez comment elle devient Premièrement, il n'y a rien sur elle. N'a aucune plante. Deuxièmement, des fois, elle se fend. Il même des fissures. Des fissures. Question de, de, de, de prix. C'est bien sûr. Dans, ce, dans cette situation pareille. Elle n'a aucun, aucune valeur. Si tu veux la vendre. Elle n'a aucune valeur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une terre pareille Ensuite. Dès que Allah. Va faire descendre. De la pluie sur cette terre. Qu'est-ce qui va se passer Elle se soulève. elle Elle ressuscite de nouveau. Et voilà que, masha'Allah, subhanallah l'azim, c'est devenu tout vert, plein de coquelicots, les coquelicots rouges, subhanallah l'azim, les marguerites. Alors que ça fait, masha'af, trois jours, là, je suis passé par là, il y avait rien. C'était le désert aride. Maintenant, c'est un paradis. Avec yani, la, les plantes, les fleurs, les coquelicots, masha'Allah. Regardez Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit Pourquoi il a parlé de la terre Il a dit Elle se soulève et augmente de volume, c'est-à-dire elle ressuscite. Ensuite il a dit, celui qui lui redonne la vie, c'est-à-dire à la terre, est certes celui qui fera revivre les morts. C'est la même chose. Comme la terre était morte et Allah Ta'ala l'a fait ressusciter, toi aussi tu vas mourir et Allah Ta'ala te fera ressusciter. Il n'y a aucune différence entre les deux. Et même d'ailleurs, nous, on a, on a été créé de quoi On a été créé de terre. On n'a pas été créé d'argile. Si, notre père Adam, ce n'est pas d'argile. Même chose. La terre, na le sol, la terre qui classe était mort Maintenant, elle a ressuscité. Allah a dit, vous aussi la même chose, vous allez ressusciter comme elle. Dans un autre verset, il a dit, Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins. Et le grain qu'on moissonne, ainsi que les eaux palmiers au régime superposé, comme subsistance pour les serviteurs. Et par elle' l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte. Ainsi se fera la résurrection. Regardez la même chose comme dans l'autre verset. Allah Ta'ala parle de la terre. Nous avons fait pousser des jardins, les palmiers, ceux-ci, ceux et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, nous avons redonné la vie à une contrée morte, à la terre. Hein, dit? Ainsi, se fera votre résurrection. La même chose. Comme il y a eu résurrection à la terre, il va y avoir résurrection à vos corps. À vos corps. Non. Il n'y a pas de différence. Un groupe dégaré a dévié de la voie correcte en reniant les châtiments et délices dans le tombeau. Prétendant que cela était impossible du fait qu'il soit contraire à la réalité. En effet, la justification de leur prétention est que lors de la profanation des tombeaux, le mort ainsi que le tombeau lui-même ne subissent aucune modification et le tombeau ne s'élargit pas et ne rétrécit pas. Donc, ceux qui croient pas aux supplices et délices du tombeau, qu'est-ce qu'ils vont dire ils vont dire vous dites vous dites que quand le défunt est inhumé et qu'il est enterré si c'est un mécréant qui n'a pas cru n'a va y avoir des anges qui vont venir qui vont le frapper qui vont ceci il y a des serpents il y a des des des ce moment là qui ont septes il y a des dragons et associés à cela et vous dites pour le croyant c'est le paradis c'est un homme qui va venir lui tenir compagnie c'est c'est c'est bon ils vont dire Alors, venez avec vous. Comme ça, ils vont te dire. Venez avec vous. Allez, venez avec nous. On va ouvrir maintenant un tombeau. On va ouvrir un tombeau d'un mécréant. Et vous allez voir que il n'aura aucune trace sur lui de supplice et de châtiment. Alors, où est ce châtiment Et venez, on va voir. On va ouvrir le tombeau d'un croyant. Quelqu'un qui, qui est mort au hajj. Vous dites que le hajj est... Etc., etc. On va ouvrir le, le tombeau de quelqu'un qui est mort à Médine. Et vous allez voir que le tombeau ne fait pas 35 mètres ou 70 mètres de largeur, comme vous dites. Non. Il est toujours petit et rétréci. Donc tout ça, c'est euh, mensonge sur mensonge. Comme ça, ils vont dire. Alors, cette prétention, ou alhamdoulilah, or, cette prétention, alhamdoulilah, est nulle et non avenue de, premièrement par les textes religieux, deuxièmement par le sens, troisièmement par la raison. Premièrement, quant aux textes religieux, le Coran et la Sunna. Les textes religieux prouvant l'existence des supplices et délices dans le tombeau ont été mentionnés précédemment d'une façon très explicite. On a cité tout à l'heure quelques extraits du Coran même et même de la Sunna que quoi Que yani il y a les supplices quoi des du, du tombeau. El Bukhari rapport d'après Abdullah ibn Abbas qu'un jour le prophète sallallahu alaihi wa sallam passa près de deux tombes. Il dit, ces deux hommes subissent des, des supplices et ce n'est pas pour un péché grave. Ensuite, il s'est tué, il a dit, si, si, c'est un péché grave. C'est quoi ces deux péchés qui ont fait de sorte qu'ils ont mérité le supplice du tombeau. Il a dit, l'un d'entre eux, l'une des deux personnes, qui, ont, qui, était, euh, qui était en train d'être châtié, il a dit, l'une des deux personnes colportait de la calomnie, la médisance, tandis que l'autre ne se préservait pas de son urine. Tandis que l'autre ne se préservait pas son urine. Donc, malheur aux personnes qui croient, malheur, bien sûr, ce sont des croyants, elles ne sont pas des kofaras, ce sont des croyants. Donc, malheur à qui Malheur à ceux qui, yani, passentont temps, passent leur temps à faire de la médisance et à colporter la calomnie. Et malheur à ceux et celles qui vont aux toilettes n'âme et qui ne se préservent pas de leur urine, ne se préservent pas de leur urine. Ça Ça m'appelle une fois que une personne m'avait téléphoné, une soeur. elle m'avait dit que Elle je ne sais pas comment, comme ça, on a parlé de cette chose. Et on a parlé de, je crois, de ce hadith, je ne sais pas quoi. Ensuite, j'ai compris d'elle que, elle a dit que lorsqu'elle urinait, lorsqu'elle urinait, qu'elle ne se lavait pas, ne se lavait pas les parties intimes, en tant de monstrueux. Et je dis pourquoi il dit, pourquoi Parce qu'il y a déjà les monstrueux, donc quand la personne prend la douche, etc. qui dit, non, tu te trompes. Ce n'est pas vrai, ça. nam Pourquoi Parce que le sang des monstrues et l'urine ne sortent pas du même orifice. Naam, le sang des monstrues, quelque chose, on met des couches, etc. Mais après avoir uriné, la personne doit yani, se nettoyer cet endroit. nam on en se lavant ou bien euh, en essuyant, comme vous le savez. Taïeb. Ici, il est en train d'appeler Salat Laisha. On va se rencontrer, comme d'habitude, dans un quart d'heure ou la vingt minutes. Euh, je vous donne le micro au musulman là pour si vous avez quelque chose à dire. Fadl Mubarak lafikou mavant je ne parte. Subhanak wal hamdi kashadu walla ilaha illa ant astaghfiruka wa Wa salatu wa salam ala ashraf al mursalin. Ahiyakum jami'an. Je suis inshallah ta'ala likoute de vos de vos simples premières questions. Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallam ala rasulillah. Donc la, les premières questions chers. Donc on a la première question, celle de donc, notre frère, salam alaykoum. Euh, donc le frère dit je suis en invalidité. Il en eu, euh, quand il dit ça, ça veut dire au niveau de la sécurité sociale, il n'est pas il peut pas travailler. Donc il dit qu'il est en invalidité et la Sécurité Sociale se charge de, le, de lui donner son salaire. Et la société dans laquelle il travaille, donc, lui donne aussi un complément. C'est une assurance. Et donc, par rapport à son salaire qui a diminué. Parce que la Sécurité Sociale, donne un salaire et il n'est pas euh, identique au salaire de base qu'il avait avant. Donc, il dit, le frère, cette assurance est obligatoire dans les sociétés. Et ça s'appelle la prévoyance. Euh, il dit sa question Est-ce que l'argent que je perçois Dans sa totalité C'est-à-dire l'assurance et la prévoyance Est licite Deuxième question De euh, Haroun Oum euh, Haroun 4 Salam alaykum Rahmatullah wa barakatuh Est-il conseillé lors de la Mouqabala pour une femme De se découvrir les cheveux Question numéro 3 jouer jouer jouer rien je connais le caractère illicite de la mutuelle et je n'en ai pas d'ailleurs de je vais sûrement me faire opérer dans pour un souci de santé et cela va me coûter très cher et l'opération va coûter très cher les consultations et les examens médicaux aussi m'est-il permis de, dans ce cas de prendre une mutuelle pour une année c'est tout marakallahu euh, fikum quatrième question salam alaykum question de um islam 2 puisse Allah vous élever en degrés peut-on dire que le prophète wa sallam, a fait des erreurs jazakum lakhiram Quelques question, cheikh de Abattullah. Salam alaykoum wa rahmatoullah wa barakatouh, cheikh. Je voulais savoir lorsque l'on euh, <coughs> je, je voulais savoir lorsqu'on est marié, si les beaux-parents ont des droits sur nous et si nous avons des droits ou obligations particulières envers eux. Barakallahu fikoum. T'faddal cheikh par le jowab. Bismillahirrahmanirrahim. On va essayer de faire vite au maximum pour deux raisons. La première, il y a beaucoup de questions. La deuxième, on a que et on 50 minutes. Il ne reste que 50 minutes. Donc, pour la première question, la personne qui a posé la question de la sécurité sociale, et ce qu'il a dit, même si je n'ai pas très très bien compris, mais je pense que c'est valide, c'est permis ce qu'il fait. C'est permis ce qu'il fait d'après ce que j'ai compris quoi parce que ya yani, c'est cette aide de ce complément vient de l'état bien de l'état et quand c'est une chose qui vient d'état ce n'est pas comme une chose qui nous ni yani, nous allons à faire puisqu'il dit que il a une euh, un truc qu'on doit faire obligatoire c'est obligatoire c'est comme euh, chez nous par exemple c'est obligatoire que Chaque mois, par exemple, on te prend de ton argent une certaine somme. Pour les, les cheveux, la moukabala, il n'est pas permis. Il n'est pas permis à une femme, pendant la moukabala, de montrer à plus que son visage et ses deux mains. Et quiconque dit qu'il est permis qu'elle montre ses cheveux, celui-là doit doit donner quoi doit donner un délire. Et il n'en trouvera pas, même si c'est la vie de quelques savants, même si c'est la vie de quelques savants, mais il n'y a aucun délit pourquoi cette tombe c'est un étranger il peut te voir, si tu ne le plais pas et il est parti et il t'a vu, et te connait maintenant très bien comment tu es fait <coughs> troisièmement d'ailleurs Allah Ta'ala a cité à qui à qui la femme peut montrer quoi, plus plus de son visage et de ses deux mains et n'a jamais cité le prétendant entre ces personnes pour la mutuelle une année jeudi si c'est, si cette mutuelle mutuel, <coughs> on lui donne de l'argent ensuite, cet argent, c'est pour de l'aide, pour qu'elle nous aide, pour nous soigner, etc. Et que cette mutuelle, c'est de l'État. C'est de l'État. Ce n'est pas une société privée ou là, qui va prendre quoi Qui va prendre de l'argent que tu vas donner pour qu'elle pour qu'elle fasse des gains, des gains la loterie. Tu donnes toi de l'argent, l'autre de l'argent, l'autre de l'argent, il s'abonne et ensuite, personne ne tombe malade. Personne ne tombe malade et elle gagne des millions comme ça. Mais si c'est ça vient de l'État, et nous on cotise, ensuite c'est juste pour nous aider, pour des soins, etc., et ça va on dit c'était permis, et d'aider Allah Pour le prophète, sallallahu alayhi wa qui fait des erreurs, déjà dire cette phrase, c'est un peu mauvais. Non, <coughs> on doit dire que le prophète, sallallahu alayhi wa ne fait jamais de faute' quand ça a un rapport avec la religion. Quand si ça a rapport avec la dounia C'est un homme comme nous. C'est un homme comme nous dans la dunya. Il peut te dire par exemple le, la couleur noire, c'est mieux que le vert ou là. Alors que le vert c'est mieux. Mais ça ce sont des choses de la dunya. Comme il a dit une fois, il a donné un nasiha à certains gens. Quand ce concerne un palmier et ils ont fait ce qu'il leur a donné la nasiha et ça n'a pas marché. Le palmier n'a pas donné de fruits et comme ça. Ça c'est des choses de la dunya. Mais dans la sharia Dans la loi d'Allah, dans la législation Jamais il ne fait d'erreur Il est infaillible Quant aux droits Des, des beaux-parents C'est quoi C'est le respect nam On doit les respecter On doit Et au maximum D'avoir avec eux Une bonne relation Mais Allah Ta'ala ne les a pas fait rentrer Dans les personnes qu'on doit par exemple Auxquelles on doit obéir Mais on doit obéir au mari Mais maintenant, pour que ma relation soit aussi bien avec mon mari, il faut que ma relation soit bien avec ses, ses beaux-parents. Maintenant, si eux, ils font des problèmes, ou là, ils ne veulent pas de moi, ou là, ou là, je me retire et, alhamdoulilah, ce n'est pas une obligation pour moi de leur obéir, ni d'avoir de, de lien avec eux, si eux, couper, si eux, ils veulent couper. Mais tant que la relation est bonne avec eux et que ça marche, Alhamdoulilah, j'essaie de la garder, de la consolider, car la relation avec les beaux-parents, qu'est-ce qu'elle fait Elle consolide la relation avec le mari. Moulilah azzawajil a'lam. T'fadlal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du sang Alhamdoulilah. Afouane, je n'arrivais plus à enlever le raid. Afouane. Donc, je lis les questions, Inch'Allah. Donc, question de Selma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Salam à, tous les, à toutes les sœurs et les frères dans le salon. Voilà ma question. J'aimerais savoir, mon bébé est mort à 3h30 après sa naissance. à l'époque, je n'étais pas musulmane. Comme on le sait, tous les enfants naissent musulmans. J'aimerais savoir où se trouve mon fils à l'heure actuelle. Barakallahu alaykum, shir. Question 2. C'est notre vie. Salam alaykum wa rahmatullah. J'aimerais savoir si un homme qui s'est remarié avec une seconde épouse a le droit de cacher cela à ses enfants, à sa famille en général et à la communauté. Ce mariage est effectif depuis deux ans, maintenant, et sa première femme vient de découvrir ainsi qu'un de ses enfants. J'ajoute qu'il qu s'avère que ce mariage est une grande fitna au vu d'événements récents, peut-être même illicite Allah wa'alam. Barakallahu feikum wa jazakum Allah wa khayran. Question de Minhaj al-Haqq. 13 Salaam alaikum yachir, qu'Allah vous récompense. Je dois sortir le zakat sur mes bijoux en or, mais je ne sais pas comment faire. De plus, je connais le poids exact de mes bijoux, mais je ne sais pas comment les convertir en argent. Pouvez-vous m'expliquer Question 2. Salaam alaikum yachir, qu'Allah vous récompense, vous et les admins. Pouvez-vous nous dire à quel moment n'est-il pas permis de lever la main pendant les les mains pendant les invocations comme par exemple pendant le jomaa pendant tawawwur lors de la prière sel etc question de walhas assalamu alaykoum cheikh j'aimerais savoir que disent les... les savants sur le jugement d'une fillette de 10 ans qui est pubère et qui vit en France doit-elle rester à l'école ou doit-elle sortir de l'école et porter le voile car son père veut qu'elle continue l'école sans voile et sa mère veut l'enlever de l'école et lui mettre le voile. Entre parenthèses, en France, le voile n'est pas autorisé dans les écoles. Barakallahu fekoum. Atfad al-shir. Wa alaykoum salam wa Donc, pour la première question, pour le bébé qui mort, vous savez, il y a le hadith qui se trouve dans le Bukhari, qui dit que les enfants des musulmans, quand euh, ils meurent avant la puberté, Ils sont où Ils sont chez Ibrahim -salam, qui leur apprend le Coran devant la porte du paradis adossé à un arbre. Adossé à un arbre en face du paradis. Il apprend aux enfants le Coran jusqu'à ce que yani, Allah subhanahu wa ta'ala yani, fasse la résurrection. Pour la seconde épouse, la deuxième question, c'est <coughs> c'est permis en islam de C'est-à-dire que c'est permis en islam à un homme de se marier sans sans quoi? sans quoi la connaissance de la première. Sans la connaissance de la première, c'est permis. Pourquoi Car ce n'est pas une condition qu'elle qu accepte pour que il lui demande son avis. Ce n'est pas une condition. Mais les savants ont dit, hein, comme d'ailleurs il y a un fait-toi dans le site du chèque Mohamed, les savants ont dit, de préférence il lui dit. De préférence il lui dit, pourquoi Pour éviter les fit pour éviter les fit ensuite euh, s'il va cacher ça à avis à vie ça risque d'être grave pourquoi parce que il se peut que star là ses fils maisannée un de, de ses fils va connaître une deux de ses filles avec la deuxième et il va les mais au la donc c'est pour ça que année c'est vraiment grave s'il si, si, si veut cacher toute sa vie donc en règle générale C'est permis, mais les savants disent que c'est mieux. Ça rend dans le bon comportement hein, de dire à sa femme, « Voilà ce que je veux, etc. » Et voilà ce dont j'ai envie. vous pouvez, Ensuite, je vous mettrai le lien, Inch'Allah, ou bien vous rentrez dans le site de www.ferkouss. Vous trouverez que c'est écrit même en français. Pour la zéquette en or, pour la zéquette, pour celle qui a des bijoux, je lui dis, « Si es bijoux dépasse 85 grammes d'or, faudrait cette condition faudrait que ça dépasse 85 g d'or si ça dépasse alors qu'est-ce que tu fais tu demandes au bijoutier combien fait le gramme d'or combien fait le gramme d'or je vais donner un exemple très simple pour que cette personne comprenne un exemple très simple supposons que cette personne a 200 g d'or ses bijoux elle les a pesés ils font 200 g d'or et supposons que elle a demandé au bijoutier C'est combien le gramme d'or Supposons, il a dit... Juste un exemple, là. Supposons, il a dit 10 euros. 10 euros le gramme. Donc, elle, elle a combien Elle a 200 grammes. Ça. Donc, 200 grammes multiplié par combien Par 10. Ça fait... Ça donne combien Ça donne 2000. Ça donne 2000 euros. 200, tu veux ça donne 2000. Des 2000 euros... Des 2000 euros on va sortir 2,5%. 2,5%. Sur 100 euros, on fait sortir 2,5. Sur 1000, on fait sortir 25 euros. Et sur 2000, on va faire on va faire sortir 50 euros. Donc elle donnera 50 euros si elle a 200 grammes d'or. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ici, bien sûr, ça coûte 10, 10 euros le gramme. Donc c'est comme ça qu'elle fait Challah. Si elle n'a pas compris, elle me redit. Pour, quand est-ce qu'on lève la main, quand est-ce qu'on ne la lève pas, ils savent, on dit que le fait de lever la main ou ne pas la, la lever, ça divise en quatre sortes. La première, la première situation, où il est interdit de lever la main. Ou par exemple, quand on est dans la salat, est-ce que quelqu'un, par exemple, dans la salat, lorsqu'il va dire, par exemple, il arrive à la fin estce quici il va lever la main pour' pour se réfugier auprès de là ça c'est interdit si il le fait etannée il a même unpêché non C'est interdit aussi par exemple du mois quand il est sur le mi l'imam. s'il fait les doigts il lève son doigt c'est tout et ceux qui l'écoutent n'ont pas le droit de lever les mains ça c'est l'interdiction c'est permis par exemple c'est bien aussi de le faire par exemple pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse tomber la pluie. Et pendant Safa et Marwa. Naam. Et quand on est sur Arafat. Non. Tout ça c'est bien de lever les mains. Et ensuite, le euh, dernier cas, ou quoi Ou يعني sunni ni interdit ni conseillé. Yani euh, la charia la charia c'est tu, c'est tu, il dit ni c'est bien ni c'est pas bien. Ces contests, c'est dans tous les autres cas. Par exemple, je suis maintenant à la maison, je pense à un problème, je je veux faire des doigts. Est-ce que dans ce cas en général, c'est bien de lever la main ou ne pas lever La base, c'est de lever la main. à base dans le doigt, c'est de lever la main tant qu'il n'y a pas une interdiction. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a montré. Dans le hadith, où il a dit que Allah, subhanahu wa ta'ala, a honte que son serviteur Lève vers lui ses mains. Et pour faire des doigts. Et les lui rendent vide Et les lui rendent vide Donc comme ça en général. à chaque fois que j'ai envie de faire des doigts. Je lève mes mains. Et je fais des doigts. Sauf si je suis dans une situation qui le permet pas. Comme à l'intérieur de la salate. Ou bien derrière la salate. Quand je termine la salate. Je veux lever les mains. Ou si c'est interdit. Quand je suis sur le mimbar. Hein, et y'en si, si je vais inventer aussi une chose je vais inventer une chose je vais dire à chaque fois par exemple que je vais aussi me tiers je vais lever les mes mains à chaque fois je vais lever mes mains et comme ça je, je, je vais inventer des choses na quest ce qu'il reste dans ces questions pour l'enfant qui est pubbert enfant qui est pubert et qui part de l'école nam en ce qui concerne la puberté, ce n'est pas une condition, يعني que à 12, 15 ou les 16 ans ou les 13 ans là, essentiel, il y a des signes qui montrent que la personne est pubère. Si la personne est pubère, n'am, on doit يعني on doit يعني lui recommander le voile. On doit la voiler, n'am, et voir comment trouver la solution pour y euh, l'éloigner de l'endroit où elle risque de désobéir. الله سبحانه عز وجل نعم اتفضل